Book 2 15 15ปลไม้และอาหาร f ruits et aliments ฟ ruits et aliments ดิฉันมีสตอร์เบอรี่จัย Une fraise. J'ai une fraise. c i j'ai un kiwi et un melon. J'ai un kiwi et un melon. j'ai un kiwi et un melon. j'ai un r a n g et un m e l o u s s c j'ai un r a n g et un m e m o e ดิฉันมีแอปเปิลและมะม่วงิ Chill shelf ฉันมีกล้วยและสับปะรด Je fais une salade de fruits. Je fais une salade de fruits. D'ici, je mange un toast. Je mange un toast. D'ici, je mange un toast avec du beurre. Je mange un toast avec du beurre. D'ici, je mange un toast avec du beurre et de la confiture. Je mange un toast avec du beurre et de la confiture. D'ici, je mange un sandwich. Je mange un sandwich. Je mange un sandwich. je e m a n g e un sandwich à la margarine. Je mange un sandwich à la margarine. je t a e m a n g e un sandwich à la margarine et aux tomate. Je mange un sandwich à la margarine et aux tomates. Nous avons besoin de pain et de riz. Nous avons besoin de pain et de riz. Nous avons besoin de poisson et de steak. Nous avons besoin de poisson. Nous avons besoin de pizza et de spaghetti. s n e o a k Nous avons besoin de pizza et de spaghetti. Nous avons besoin de pizza et de spaghetti. o u s avons besoin de pizza et de spaghetti. o u s n besoin d a u s a t e s h o s v o n s e s n a o u s v o n s besoin d a o u s besoin d a t e h o u s e a t e s h o s v o n s e n o u s besoin d a u t e h o s e s เราต้องการแครอทและมะเขือเทศสำหรับทำซุป